Je nous cerne comme des esclaves modernes Prisonniers d'un système qui ne cesse de nous berner Notre cerveau lavé comme un vulgaire polo Retourné programmé, formaté Depuis l'âge du de verre, ne me dites pas Que je suis le seul à essayer De rassembler les pièces de ce puzzle éclaté Le temps passe, les jeunes se tabassent, gaz de vitrine, rêve de flingue, s de luxe, de limousine, s les magazines sont remplis de belles choses. On crée l'envie, le rêve, le peuple est sous hypnose, la publicité, matraque et tous les jours. La technologie avance, sauf、oh, pour ceux qui habitent les tours. Ils travailleront comme personne, la m a mise e fonctionne, leur s propre s désir s les emprisonne. Tu n Tu t ne peux plus réfléchir, tu dois t'en sortir, payer tes dettes, tes crédits, voilà. Je t'emmène en voyage sur un nuage, ouvrons les yeux. Un sombre pouvoir dans l'ombre, père, génère de l'argent. Un savoir caché aux yeux des plus grands, c'est pas compliqué. Ils sont friqués, je vais t'indiquer comment une p a r t Du monde. Ils peuvent contrôler, ils possèdent des banques, des fabriques d'armes, le commerce d'alimentation. Prêts à contrôler une nation dans un pays où l'économie est au plus bas. Ils les font vivre puis se retirer, c'est la guérilla. On en veut au gouvernement qui se défend, achetant des armes avec leur propre argent. Sponsors de la guerre, ils accordent des crédits, aux d e s parties, mais dites-moi qui s'enrichit. Voici leur capital multiplié, leur descendance est à l'abri, mais leur fortune sans le m o i s i e Les billets verts, à n e plus s a voir qu'en faire Illusion, on organise la confusion, on est plus facilement contrôlable sous la pression. On alimente les différences entre les hommes alors qu'il n'y en a pas. Tout le monde est pareil ici-bas. Le racisme, les religions sont de b o n s moyens pour que l'on s'entretue à leur s frais dès demain. Il ne veut plus que l'on pense par nous-mêmes parce que l'homme est amour et que le système n'est que haine. J'aime ce thème, mais dorénavant j'essaierai de ne plus me comporter comme un délinquant. Fumer la ganja, je réalise que le plus soumis à l'état c'était moi. Je copiais la télé, par ce biais accentué les clichés. Que les jeunes sont tous des mauvais. Apprenez que l'ennemi n'est pas forcément celui contre qui l'on se bat, mais celui qui profite des dégâts. o u v r e les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. o u v r e les yeux. o u v r e les yeux. Je t'emmène en voyage sur un nuage. y e a h、yeah.